Ma foi dans le Saint Coran. Le Coran est la parole de Dieu et l'un de ses anciens attributs, non créés, le mensonge n'y arrive pas, et il est conservé de la distorsion.